Notre étude du livre de l'Apocalypse nous a fait franchir le seuil de cette période de sept ans appelée communément la Grande Tribulation. C'est un temps pendant lequel le Dieu du Ciel se réserve de juger les hommes avant que ne s'installe sur terre une ère de paix et de prospérité sous l'égide de son Fils bien-aimé, acclamé comme roi des nations. Mais avant ce règne du Prince de la Paix, doit s'interposer celui du suppôt de Satan paru pour séduire les foules et fomenter la suprême révolte contre le Dieu du ciel. C'est la manifestation de l'antéchrist. On emploie tour à tour les noms d'antéchrist et d'antichrist parce que ce surhomme sera les deux à la fois. Il s'imposera sur terre avant que le Christ ne revienne ici-bas comme roi des rois. C'est le rôle de l'antéchrist mais il dressera le monde contre son Christ parce qu'il est opposé à tout ce qui vient de Dieu. C'est la séduction de l'antichrist. Dans les chapitres 4 à 12 de l'Apocalypse que nous avons survolé, nous avons été confrontés aux effets de la domination de l'antichrist. Il a entraîné le monde dans une série de malheurs, des malheurs, mais aussi des révoltes qui ont fait appel à toute une série de châtiments et de jugements infligés par Dieu à l'humanité. Or, avec le chapitre 13... Nous faisons connaissance avec le personnage lui-même, présenté sous le symbole significatif d'une bête qui monte de la mer. Pourquoi une bête Pour bien saisir, souvenons-nous que six siècles avant l'apôtre Jean, le prophète Daniel avait eu vision de quatre animaux surgissant de la Méditerranée, quatre animaux préfiguratifs des quatre empires universels de l'Antiquité. Un lion, symbole de l'Empire de Babylone, dont il fut l'emblème, un ours, image réaliste de l'Empire perse, caractérisé par la lourdeur de ses invasions militaires, un léopard à quatre ailes, préfiguratif des foudroyantes conquêtes d'Alexandre le Grand et du partage de son immense empire par ses quatre généraux, enfin, un monstre à sept têtes et dix cornes, représentant l'Empire romain qui devait dominer le monde à l'époque de l'apôtre Jean. Or, tandis que Daniel contemplait ce monstre, « Le Fils de Dieu descendit sur terre pour le terrasser. » Vous lirez ce récit dans le chapitre 7 du prophète Daniel. Mais revenons à Apocalypse 13, où la bête montée de la mer présente toutes les caractéristiques du monstre entrevu par Daniel. « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes, et sur ses têtes des noms de blasphème. « La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. » Apocalypse 13, 1 à 2. Au sixième siècle avant l'ère chrétienne, Daniel a entrevu d'abord le lion, puis l'ours, le léopard et enfin le monstre, vision prospective. Mais six cents ans plus tard, l'apôtre Jean a une vision rétrospective, D'abord le monstre, puis le léopard, l'ours et enfin le lion. Il annonce ainsi que sur le super-empire des temps de la fin se concentreront les caractéristiques bestiales de tous les empires de l'Antiquité. Mais vous avez ici une question. Comment se fait-il que jadis l'Empire romain s'est désagrégé de lui-même et qu'aucune intervention souveraine du Très-Haut ne l'a perturbé pas plus que les puissances politiques du Moyen-Âge ou celles des temps modernes Les visions du prophète Daniel auraient-elles menti Pour répondre à cette délicate question, il faut comparer la position des prophètes de l'Ancien Testament... À celle d'un alpiniste, contemplant d'une cime une succession de chaînes de montagnes Il en admire les sommets qui se superposent et parfois se confondent, sans apercevoir les vallées, souvent profondes, qui séparent les différentes chaînes. Or, à Daniel, comme à tous ses pères de l'Ancien Testament, le Seigneur a révélé les sommets des deux venues de Jésus-Christ, la première en faiblesse pour mourir, la seconde en puissance pour régner. Mais il ne leur a pas montré ce qui, dans le calendrier divin, était établi de toute éternité et devait séparer ces deux chaînes de montagne, à savoir la grande plaine du temps de la grâce divine appelée à s'étendre sur deux mille ans d'histoire. Une grâce offerte par le Seigneur au monde en vertu de sa mort expiatoire sur le mont du calvaire lors de sa première venue, et ceci avant que ne se profile cette autre cime de son retour sur le mont des Oliviers quand il reviendra pour juger le monde. Dans la vision accordée à Daniel, le retour de Jésus-Christ lui était apparu comme consécutif à l'apogée du quatrième royaume, l'Empire romain. Mais le prophète n'a pas eu révélation des deux mille ans de grâce devant s'interposer avant le retour de Jésus-Christ en gloire un fait capital confirmé par l'apôtre Paul qui, au sujet des prophéties de l'Ancien Testament, a solennellement déclaré, alors qu'il dévoilait le plan divin quant à l'Église de Christ. Ce mystère n'a pas été révélé aux Fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant aux Saints Apôtres. Ce mystère, c'est que les païens forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ, selon le don de la grâce de Dieu. Éphésiens chapitre 3 Mais revenons à l'Apocalypse. Au temps de l'apôtre Jean, le quatrième des empires de l'Antiquité, fait trembler le monde. Mais ce n'est que l'avant-goût d'une situation infiniment pire, lorsque le diable, l'adversaire de Dieu, suscitera un empire satanique, sujet des chapitres 13 à 18. En Apocalypse 13, la bête qui monte de la mer, donc l'antéchrist, occupe le devant de la scène. Il séduit les hommes, profère des paroles arrogantes contre le Dieu du ciel, exerce une autorité despote sur toutes les nations et même détient l'autorisation de persécuter les témoins de Christ et de les vaincre. C'est le paroxysme du mal, Dieu permettant même à ses ennemis de croire un triomphe définitif. Une petite phrase bien révélatrice ponctue cependant à six reprises ce chapitre 13 de l'Apocalypse. « Il lui fut donné. » Dieu concède momentanément au surhomme la permission de s'élever, de s'ériger en Dieu universel et de se faire adorer, mais sa future défaite n'en sera que d'autant plus cuisante. L'adoration, qui, qui devrait pardon, être exclusivement réservée au Dieu du ciel et à son Fils bien-aimé, sera alors vouée à l'antéchrist. Et il est temps de lire Apocalypse 13, 3. « Et je vis l'une des têtes de la bête blessée à mort. » Mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Lorsqu'il y a blessure mortelle, normalement, le décès s'ensuit. Mais ici, au contraire, la bête, miraculeusement guérie de sa blessure, revit. Pour certains commentateurs, il semble que la séduction du futur maître de la planète atteindra son paroxysme quand il ira jusqu'à simuler la mort Et la résurrection de Jésus-Christ, faisant ainsi croire au monde que le Tout-Puissant lui-même l'aurait chargé d'occuper le trône universel. Or, Apocalypse 17 confirme à sa manière la résurrection de l'Antéchrist lorsqu'évoquant cette même bête qui monte de la mer, il précise qu'elle était, qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra en remontant non pas de la mer, mais de l'abîme, c'est-à-dire du séjour des morts. Si pour Jésus-Christ, il était écrit que Dieu le jugeait digne de juger les hommes, ce dont il a donné au monde une preuve certaine en le ressuscitant des morts, acte 17, la résurrection de l'antéchrist précipitera les habitants de la terre à genoux devant le faux Christ. Une adoration orchestrée par le deuxième personnage d'Apocalypse 13, la bête qui monte de la terre. Elle séduit parce qu'elle apparaît comme un agneau. Donc, comme Christ lui-même qui est l'agneau de Dieu. Mais elle s'exprime comme un dragon, c'est-à-dire dans le langage du diable. Apocalypse XIII la montre mobilisant toute la ferveur religieuse des habitants de la terre pour les obliger à adorer la première bête et à porter son image sur leur front et sur leurs mains. La première bête est montée de la mer, qui dans l'Écriture sainte illustre parfois les nations constamment entraînées Par les vents instables de la politique. En contraste, la deuxième bête est montée de la terre, ici probablement le symbole d'Israël. Nouveau faux prophète, le vicaire du surhomme aura beau jeu de mobiliser l'ardeur des foules insatisfaites pour les contraindre à glorifier le suppôt de Satan. Il ira même jusqu'à les obliger, les habitants de la terre, à porter la marque de la première bête sur leur front et sur leurs mains. En d'autres termes, il s'arrogera le droit de contrôler leurs actes et leurs pensées pour les subordonner à l'autorité de celui qui s'imposera en Dieu de ce monde. Résultat, Apocalypse 13, versets 17 à 18. Personne ne peut acheter ni vendre sans avoir sur lui la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. Un nombre Il est même indiqué. C'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Inutile de s'engager dans des spéculations hasardeuses comme l'ont fait tant de fauteurs de troubles qui, par leurs savants calculs appliqués à la valeur des lettres dans les différents alphabètes, y ont décelé successivement César Néron, Genghis Khan, Napoléon, Adolf Hitler et d'autres. Le texte biblique est à la fois sobre et affirmatif puisqu'il déclare que 666 est un nombre d'hommes. Le nombre 6 exprime le suprême degré du pouvoir de l'homme en contraste avec le nombre sept, qui est celui de la perfection en Dieu. L'homme fut créé au sixième jour, Dieu se reposa au septième. Le paroxysme de l'orgueil humain fut atteint par la statue d'or de soixante coudées de haut et de six coudées de large, érigée par Nebuchadnezzar, Daniel chapitre 3, ou bien par les 666 talents d'or que Salomon faisait venir chaque année à Jérusalem, un roi chapitre 10. La Bible contient du reste des dizaines d'autres exemples de ce type où le nombre 6 fait ressortir les performances atteintes par l'homme. Mais jamais l'homme n'effleurera même le niveau de Dieu à qui appartient la puissance suprême. Quelle glorieuse espérance de savoir qu'après l'apparition de l'impie, c'est-à-dire de l'antéchrist, le Seigneur l'anéantira par le souffle de sa bouche et l'éclat de son avènement deuxième épître aux Thessaloniciens chapitre 2 verset 8 Il suffira d'un souffle de ses lèvres pour terrasser l'homme le plus puissant de l'histoire celui qui aura fait trembler le monde un sujet que nous ne tarderons pas à aborder et dans les chapitres 14 et 15 de l'Apocalypse nous ferons goûter les arts c'est donc à bientôt